Sais-tu qu'il te faudra être grand Ce monde n'est pas pour les enfants Cet Tu tu mon fils en sais-tu plus que l'enfant de jadis cet enfant qui faisait l'arc-en-ciel Do it.